Epelousiko proiektu ha izanenda ziburuko Arristid brian eta Gurutze Gorriko eskola elkartzearena. Helburua bi eskola hauen tokian HLM edo alokairua apaleko bizitokiak eraikitzea. Erriak 2025 urte arte badu bere hutsa betetzeko, Isabel Dubarbier gorostidi Siburuko eskola gaietaz asuntada. Cette loi elle nous impose un quota de, de logements sociaux. Nous avons une une nécessité de construire 630 logements. Ce qui est très difficile, étant donné le foncier qui est très tendu sur notre commune. Des contraintes urbanistiques avec la loi littorale les PPRI, les zones inondables, tout ça. Nous avons recensé auprès des parents la difficulté qui se pose à eux de déposer des enfants sur des lieux différents Des lieux en plus en centre-ville qui, au niveau sécurisation et autres, pose des problèmes sur des bâtiments anciens. Et vous avez vu cette fincaire et vous avez vu cette assemblée ici, où est-ce que l'on est Les étapes, c'est d'abord l'étude, ensuite c'est l'implication budgétaire, que ça, comment on va pouvoir caler ça sur le budget municipal. C'est quand même un projet optimiza mu internana? Jakin ziburuko marinela eskola, bimilata hauean osoki begitua izan zela.